Chapitre 4. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu et annonce-la avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Persuade, adresse des reproches et encourage en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra, où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et rassembleront auprès d'eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils désirent entendre. Ils n'écouteront plus la vérité, ils s'en détourneront pour porter toute leur attention sur des légendes. Mais toi, demeure maître de toi-même en tout, supporte la souffrance, fais ton œuvre de prédicateur de la bonne nouvelle et accomplis entièrement ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, l'heure est arrivée où je vais être offert en sacrifice. Le moment est venu pour moi de mourir. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Tressin s'est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il pourra m'aider dans ma tâche. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus... Apporte également les livres, et surtout ceux qui sont en parchemin. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le paiera selon les actions qu'il a commises. Prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à tout ce que nous avons dit. Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié de sorte que j'ai pu pleinement proclamer le message et le faire entendre à tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal et me fera entrer saint et sauf dans son royaume céleste. À lui, soit la gloire pour toujours. Amen. Salut Priscille et Aquilas, ainsi que la famille d'Anisiphor. Erast est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime à Milet, parce qu'il était malade. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les autres frères t'adressent leurs salutations. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec vous.